Avec ton sourire d'enfant et ton poutère innocent, toi tu me plais. Toi tu me plais, mon, mon amour. <t 'in> tu te réveilles en me chantant, la joie de vivre de nos vingt ans. Avec tes taches de rousseur, ton regard en accroche cœur toi tu me plais. Avec le soleil de tes yeux, tu fais de moi ce que tu veux. Il plaît, il plaît, oui, oui. Mon cœur est fou de joie, quand je suis dans tes bras, je pense à chaque fois. Que ma vie n'est rien sans toi, toi, toi, toi. Avec cette terre décidée, qui n'est que de timidité, toi. C'est chaque fois que tu parais, je sais que tu me plais, tu me Avec ton sourire d'enfant et ton p'tit, p'tit innocent, Toi tu me plais, toi tu me plais mon amour <tout> Tu veux jouer l'indifférent mais tu ne sais que faire semblant il me plaît, il me plaît, oui oui Mon cœur est fou de joie quand je suis dans tes bras Avec ton sourire vainqueur, qui s'amuse à me faire peur, toi, tu me plais, toi, tu me plais, mon amour. Et chaque fois que tu parais, je sais que tu me plais, tu me plais. Tu me plais, tu me plais oui, oui. Et chaque fois que tu parlais, je sais que tu me plais, tu me plais. Tu me plais, tu me plais oui, oui. Et chaque fois que tu parais. Thank you.